Régis nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 7. Donc nous avons vu les semaines précédentes qu'en espéranto, tous les noms se terminent par « o » et tous les adjectifs par « a » et les verbes à l'infinitif par « i ». Et ben en espéranto, les adverbes se terminent tous par « e. Donc il suffit de changer, le, de prendre la racine et de changer la terminaison du mot pour avoir un adverbe. Par exemple, le mot « tago » qui veut dire « jour eh », il suffit de, rajouter, de changer le « o » par « e ». À la fin, ça donnera « taguet » et on aura donc deux jours. « Fatsila », donc un adjectif qui veut dire « facile », deviendra sous forme adverbiale « facile »,« facilement ». Pour un verbe, c'est la même chose. « Paroli », donc « parler », deviendra « parole, donc « oralement ». Donc En général, l'adverbe « cède le mot qu'il précise. Donc, en espéranto, nous avons déjà vu que les degrés de comparaison pour les adjectifs, et bien pour les adverbes, on utilise la même forme. Par exemple, mon frère chante mieux que moi, se dira mi a frato pli bona cantas olmi. Merci Régis. Catherine, dis-moi, où en étions-nous de l'histoire de l'espéranto Donc, nous suivons depuis 1905 l'évolution du mouvement espérantiste et de la langue elle-même au fil des congrès internationaux. Chaque congrès apporte sa pierre à l'édifice. Celui de Dresde en 1908, se place sous la protection du roi de Saxe. Pour la première fois, des acteurs professionnels y donnent la représentation d'une tragédie classique, Iphigenie de Goethe, en espéranto, traduit par Zamenhof lui-même. C'est aussi à Dresden que l'on finalise la mise en place de l'Académie de l'espéranto, qui a en charge le contrôle de l'utilisation et de l'évolution de la langue. Zamenhof en est le président honoraire. Après d'Estre... Je crois bien que c'est Barcelone qui accueille le cinquième congrès. Exact. Le roi d'Espagne en est même le président d'honneur. La Belgique, le Mexique, la Norvège et les états unis y envoient des représentants officiels. Ce congrès-là se déroule sous le signe de la littérature. Le développement de l'espéranto semble essentiellement se faire en Europe. Eh bien, détrompons-nous. L'espéranto franchit les océans et se répond au Japon, au Brésil, aux États-Unis. La meilleure preuve en est que le congrès international de 1910 se déroule à Washington. Bien sûr, on est loin des 1500 participants de Barcelone. Mais c'est à partir de Washington que naît l'idée et la pratique d'organiser des congrès nationaux, voire régionaux, avec invitation d'étrangers. Alors, nos congrès régionaux actuels, Moutier en 2009, mais auparavant Bourg-en-Bresse, ici chez nous, Aix-les-Bains et bien d'autres, sont donc un héritage de cette période. Eh oui, on peut dire que la vie de nos clubs s'inscrit dans l'histoire de l'espéranto avec un grand H. Mais revenons à nos congrès internationaux. C'est à Anvers, en Belgique. Euh, C'est Anvers, en Belgique, qui accueille le congrès de 1911 avec 1700 participants de toute la planète et 15 gouvernements représentés. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Paul, qui va nous parler de sa participation au Congrès universel de Florence. Bonjour Pierre. Oui, donc j'ai un petit souvenir important à, à relater à Florence. Donc on y a participé pendant une semaine. Et en milieu de semaine, il y avait un cours pour, euh, disons, débutants, sur une question de grammaire, justement, les corrélatifs, qui est assez épineuse, bien que ne souffrant qu'une exception. Donc notre formateur Sylvain Lelarge a proposé pour assimiler tous ces corrélatifs de faire un cours, on peut dire en plein air, dans les jardins qui, qui sont devant le, le palais de, du Congrès, pour bien distinguer tous ces corrélatifs. Donc le système était de, de faire des gestes de faire des gestes pour, différents pour chaque, chaque corrélatif. On était nombreux. Il y avait, dans ce jardin, euh, les gens qui s'étaient inscrits au cours, plus des spectateurs qui étaient, qui étaient tout autour. Il faisait beau. Euh, L'ambiance était bonne. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, disons que ça, ça a très bien pris. Euh, il y avait des, des espérantophones de toute nationalité. Et euh, ça nous a beaucoup amusés. C'était ludique. Mais en même temps, on assimilait parfaitement euh, ces règles « gestes à l'appui ». Donc ce que j'ai apprécié, c'est non seulement une, une bonne ambiance, mais le fait que finalement, ça nous donne euh, envie d'apprendre et d'aller plus loin dans, dans l'apprentissage de la langue. Voilà. En 1854, le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la, guerre, la terre des Indiens. Même la tombe de ses aïeux, il l'abandonne. Et cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux, et l'héritage de ses enfants tombe dans l'oubli. Il traite sa mère la terre et son frère le ciel comme des choses à acheter, piller, vendre comme si c'était des moutons ou des perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne lassera derrière lui qu'un désert. Nos mœurs ne ressemblent pas aux vôtres. Vidi viain urboin dolorigas la culoïn de la rugia homo. Voir vos villes, euh, faire, euh, voir vos villes fait souffrir les yeux de l'homme rouge. la homo Mais c'est peut-être parce que l'homme rouge est un sauvage et qu'il ne comprend pas. Netrovigas patsai lokoi en urboi de la blanca homo. Il n'y a pas d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc. Pas d'endroit pour entendre les feuilles se dérouler ou le froissement des ailes d'un insecte au, au printemps. Mais peut-être est-ce parce que moi, un sauvage, je ne comprends pas. Et pour terminer cette émission, Régis nous présente quelques actualités de l'Espéranto. Donc si cette émission vous a donné envie de découvrir la langue internationale espéranto, euh, tout début de l'année, vous aurez trois occasions de venir la découvrir ou de prendre contact avec le club. Donc pour ceux qui écouteront les, les premiers passages de cette émission, vous avez encore le temps de vous inscrire à la journée de découverte et de pratique de la langue qui aura lieu ce samedi 9 janvier à Montsey. Donc pour vous inscrire, vous pouvez appeler le 04 74 24 23 13. Deuxième occasion, il y aura l'Assemblée Générale du Club qui aura lieu le jeudi 14 janvier à la GLCA à partir de 19h30. Donc on vous y attend, euh, pour vous, vous aurez tous les renseignements sur le club euh, et toutes ses activités pour l'année prochaine. Enfin, il y aura une journée de stage à la MJC qui aura lieu le samedi 6 janvier, euh, non plutôt le samedi 6 février, euh, donc à la MJC et à, aussi à la GCA. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez appeler le 04 74 32 26 23 ou écrire à esperanto.bourke@gmail.com. Nous sommes heureux de vous retrouver et nous vous souhaitons une bonne année. Donc, mi désiras al ni ai ge auskultantoi, bon egan yaron.